Ma France à moi elle parle fort, elle vit à bout de rêves Elle vit en groupe, parle de bled et déteste les règles Elle sèche les cours le plus souvent pour ne rien foutre Elle joue au foot sous le soleil, souvent du coca dans la gourde C'est le hip-hop qui la fait danser sur les pistes Parfois elle kiffe un peu de drogue ouais si la mélodie est triste Elle fume des clopes et un peu de shit mais jamais de drogue dure Héroïne, cocaïne et crack et galore dure. Souvent en guerre contre les administrations Leurs BEP mécaniques ne permettront pas d'être patrons Alors elles se démènent et vendent de la merde à des bourges Mais la merde ça amène à la mer un peu de debout Ouais, parce que la famille c'est l'amour et que l'amour se fait rare Elle se bat tant bien que mal pour les mettre à l'écart Elle a des valeurs, des principes et des codes Elle se couche à l'heure du car elle passe toutes ses nuits au fond Elle paraît feignante mais dans le fond elle perd pas temps Certains la craignent car les médias s'acharnent à faire d'elle une de pancré Si ma France à moi se valorise, c'est bien sûr Au mieux régner, elle s'intériorise et s'interdit de saigner Non, c'est pas ma France à moi cette France profonde Celle qui me fout la honte et aimerait que l'on plombe Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge Avec le cœur et la rage à la lumière pas dans l'ombre C'est pas ma France à moi cette France profonde Celle qui me fout la honte et aimerait que l'on bouge Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge Avec le cœur et la rage à la lumière pas dans l'ombre Ma France à moi, elle parle en SMS, travaille par MSN Se réconcilie en mail et se rencontre en MMS, elle Se déplace en skate, en scout ou en bolide Vas-y boli est un mythe, des inédignes sont synonyme, elle Il faut pas croire qu'on la déteste, mais elle nous manque Car nos parents travaillent depuis 20 ans pour le même montant, elle Nous a donné des ailes, mais le ciel est VIP Peu importe ce qu'ils disent, elle sait gérer une entreprise, elle Elle sait gérer une entreprise, elle vie à l'heure américaine, KFC, MTV, Bass, Footlocker, McDo et 50 cents, elle C'est des petits mecs qui jouent au basket à pas d'heure Qui arrêtent d'être noni par cœur sur le parc et des spurs, elle C'est des petites femmes qui se débrouillent entre l'amour, les cours et les embrouilles, Qui écoutent du rail, R&B et du zouk Ma France à moi, elle se mélange, voici ouais, c'est un arc-en-ciel Elle te dérange, je le sais, car elle ne te veut pas pour modèle. Non C'est pas ma France à moi, cette France profonde Celle qui me fout la honte et aimerait que l'on Ma France à moi cette France profonde Celle qui que l'on bouge Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge Avec le cœur et la rage à la lumière pas dans l'ombre Ma France à moi elle a des halls et des chambres Où elle s'enferme, elle est drôle Et Jamel de Boos pourrait être, être son frère Elle repeint les murs et les trains parce qu'ils sont ternes Elle se plaire toute la merde car on la pousse à ne rien faire Elle a besoin de sport et de danse pour évacuer Elle va au bout de ses folies au risque de se tuer Mais ma France à moi elle vit au moins elle l'ouvre Rire, refuse de se soumettre à cette France qui voudrait qu'on bouge Ma France à moi c'est pas la leur, celle qui vante extrême Celle qui bannit les jeunes en tirage sur la FM Celle qui se croit au Texas, celle qui a peur de nos bandes Celle qui vénère Sarko, intolérante et gênante Celle qui regarde les UNESCO et regrette le temps des choristes Qui laisse crever les pauvres mais ses propres parents à l'hospice Non, ma France à moi c'est pas la leur qui pète le Beaujolais Qui prétend s'être baissée pour l'arrivée des immigrés Celle qui pue le racisme mais qui fait semblant d'être ouverte Hypocrite qui est peut-être sous ma fenêtre Celle qui pense que la police a toujours bien fait son travail, celle qui se gratte les couilles à table en regardant l'oranger, non C'est pas ma France à moi cette France profonde, alors peut-être qu'on dérange mais nos valeurs vaincront. Et si on est des citoyens, alors aux armes la jeunesse, ma France à moi leur tiendra tête jusqu'à ce qu'ils nous respectent. Salut, de laissez-moi un message je vous rappelle à bientôt. Allo Seb, c'est Mélanie, rappelle-moi s'il te plaît, rappelle, là, c laisse tomber là ce qui est en train de se passer, ça fait des heures que je suis devant ma feuille, il a rien qui sort, rien, rien, la feuille elle est blanche, j'ai plus rien à dire, ma vie elle m'inspire pas, il a plus rien qui m'inspire, j'ai plus rien à foutre de tout là, je vais faire une connerie, je vais faire une connerie, je vais faire une connerie, rappelle-moi, rappelle-moi s'il te plaît, s'il te plaît mon pote, rappelle-moi, je le sens pas là, le troisième album, il, il démarra jamais, j'y arrive plus. Rappelle, s'il te plaît, rappelle.